Je pars avec la joie au cœur Laissant d'ici tous mes soucis Je pars vers le bonheur Je pars, bonsoir tous les amis Voici l'été ensoleillé Moi je pars vers la vie Demain Si rien ne m'arrête, je vais me réveiller Avec au fond de la tête Des airs de chansons par milliers La la la la la la je parle Je pars vers mon pays la la la Où j'ai passé bien des années À courir les prairies Je pars la la la la la vers le petit clocher la la la la la Qui tout quand on comme avant Sonnera la volée Je sens au fond de mon être L'amour monter en moi. Là-bas, à chaque fenêtre, quelqu'un me dira Te voilà, la, la, la, la, la, la, je pars. Là, là, là, là, là, là, là.